la réhabilisation totale de l'école publique aujourd'hui de l'école de la ville dans laquelle, effectivement, l'Ikastola aura toute sa place. Par la ville d'Andaï, qui s'investit là-dedans, qui va mettre l'argent qu'il faudra. En ce moment, il y a un peu d'individu à l'émane, mais l'Ikastola et l'école publique de l'Ikastola Sirene Meitxigela eta Bakarri Que Notre équipe municipale est très heureux sera très heureux de les accueillir à la rentrée 2017.